Activité 4C. 1. Ils prennent la carte d'adhérent et descendent à l'auberge. 2. Julienne prend le petit déjeuner dans la chambre. 3. Fabienne, vous descendez dans la direction du lac.